Hey, 23h49, interpellation La BAC me plaque au sol, me demande ce que j'ai dans le caleçon Mais qu'est-ce que tu me racontes ma gueule Moi je suis plus dans les affaires Tu vois pas que je passe à la télé, je donne le sourire à ma mère Même pas un peu je m'en sors, toi tu veux me remettre dedans Sale chien, un choquet, je prends ton salaire d'un an Mais les condés veulent rien savoir, soit disant que je viens de fermer le rein T'es un peu d'oseille sans moi, ça leur suffit pour m'embarquer Ils me disent qu'ils m'ont vu faire des passes, que j'ai viscères à A peine dans la voiture, ces enfoirés ils me parlent de perquise raconte pas ta vie soi disant t'as enquêté ouais, Heureusement qu'un poteau à moi Va vu me faire péter monsieur Prusky, Ça va ou quoi depuis le temps Ça fait longtemps qu'on vous a pas vu ici Bon je vais vous notifier vos droits Vous êtes face à garde à pour un trafic de Et Donc, vous avez le droit à l'aide d'un avocat Ou l'appel d'un médecin la Mais bon je vous le conseille pas hein. Ça va faire perdre du oh. temps Vous risquez d'être prolongé enfin, Vous connaissez déjà La maison, vous savez comment on procède, hein? Hey. Ramène-moi la le médecin, même le président. Hey. Je veux voir tout le monde, regarde pas mal, dis-moi qu'est-ce qui y te prend. Ça y est, tu m'as pédé, ouais, ça y est, t'es à fond. Réveille-moi, pour la perquise, tu vas me faire péter un plomb. Referme ma cellule, passe le salam au chef de poste. Dis-lui que je pense à sa femme qui me suspend pendant que lui il bosse. Regarde-moi bien enculé, jamais tu vas me faire béton. Ta fille me suis sur insta, mouille juste à l'idée que je lui réponde. Alors arrête ton cinéma, ouais, tu vas rien faire de ça l'enfoiré jamais tu m'envoies à Nanterre De toute façon tu vas perquisitionner, ça sert à rien Parce que le poteau a prévenu, le daron il a fait ça bien Bon maintenant qu'on est, qu est en bas de chez toi C'est le moment où jamais te bière, dire si t'as quelque chose là-haut Parce que de toute façon ouais, on va tout défoncer, tu connais déjà la On t'a déjà fait une fois, deux fois T'as jamais rien voulu dire non, on te dit, on te dit. Alors on va continuer, mais tu te de revenir maintenant tu sais que je suis sera pire. Regarde-moi bien. Tu as bien entendu ce que je viens de te dire. Ouais, c'est bon, on est chez moi, enlève les menottes, ça fait chier. T'as le seum ou quoi, ça sent le fait braise. Non, pas le shit, parce que le daron a tout nettoyé. T'as dû oublier, il y a encore six mois, il était auditionné. Dans vos locaux, le daron, c'est un vrai lossard Il conduit son auto, Pilon au bec, il fait le sale. Bref, tu vas rien trouver, arrête de me regarder comme ça. Tu crois mettre la pression à qui, tu fais rire, t'as vu ta boire. Il fait que de me répéter, qu'il va réussir à me coffrer. On peut rien lui cacher, il est persuadé de m'accrocher, persuadé qu'il est bon je pense plus qu'il est con retour au poste quel sourire je vais pas péton ouais, bon. bon là j'espère que le parquet là je pense que tu vas être prolongé on a encore des trucs à fouiller et encore deux trois petits trucs sur lesquels on n'est pas sûr Là t'es mort mon pote là on va te coffrer là tu vas à tout droit là je te le dis Là c'est fini pour toi là Le rap tout ça t'oublie je te le dis Là c'est mort je te le dis voir Y'a la réponse parquet qui est tombé Sans suite Ouais c'est sans suite appelle le parc et tout de suite envoie c'est sans suite ouais c'est sans suite à faire classer sans suite tu étais près du but gros mais uhm c'est sans suite sans suite sans suite sans suite ouais c'est sans suite appelle le parc et tout de suite envoie c'est sans suite ouais c'est sans suite à faire classer sans suite tu étais près du but gros mais c'est sans suite sans suite sans suite sans suite c'est sans suite sans suite sans suite c'est sans suite